Quelques sous J'ai tous les fruits de la terre Les plus doux, les plus doux, les plus doux Ils n'ont traversé la mer Que pour vous, que pour vous, que pour vous Vous emporterez chez vous Tous les bouquets les senteurs Que nous apporte la houle Les matins chargés de fleurs Vous emporterez aussi mille grappe de soleil Qui sentit à l'infini Sur les branches de le réveil Et moi, et moi Sur un bateau tout blanc J'irai là-bas paré d'or et d'argent Et là, et là J'écouterai en rêvant Pour moi, pour moi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 de brasse de sourire Que les enfants de mon île M'ont donné pour vous offrir Et moi, et moi Sur un bateau tout blanc